Tu une à présent car son élève. Des adieux à jamais. Ouais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire ce que je m'en vais Tu te souviens des jours heureux et tu pleures Tu suffixes, tu gémis, à présent, car C'est l'heure Des adieux à jamais, ouais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 Köszönöm! Je suis venu te dire que je m'en vais Je suis venu te dire que je m'en vais Oui je t'aime mais je m'en vais Je suis venu te dire que je m'en vais